Certaine que l'on t'aime, que l'on t'aime, que l'on t'aime autant que toi-même. Oh non, non, non, non, non, non. Si l'amour t'invite, ma petite t'invite, ne réponds pas tout de suite. Oh non, non, non, non, non, non. L'amour n'est pas toujours ce que l'on pense. Plein d'impatience c'est oh, très bien, très bien Quand ça commence Marina. Mais on oublie comment ça peut finir Marina, Marina, petite Écoute la voix de ton cœur Mais ne va, ne va pas trop vite Trop vite, trop vite, trop vite, et veillez la marguerite. Oh non, non, non, non, non, non, non, sois tondere coquette, co coquette, co coquette, mais ne perd jamais la tête. Oh non, non, non, non, non, non,